J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Yeah, yeah, yeah. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom Et quel était son nom Il s'appelait Je l'appelais Comme l'appelait-on Pourtant c'est faux Ce que j'aimais L'appeler par son nom J'ai la mémoire qui flanche Je me souviens plus très bien yeah, yeah, yeah. De quelle couleur étaient ses yeux Je crois pas qu'ils étaient bleus Était-il vert et Où changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui J'ai la mémoire qui flanche, je m'en souviens plus très bien Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens Pendant qu'il me, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête Tous ces saxos, ces clarinettes qui me tournaient la tête J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien Lequel de nous deux s'est lassé, de l'autre le premier Était-ce moi Était-ce lui Était-ce moi ou lui Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il ne reste plus rien. Yeah rien qu'un petit air qu'il sifflotait chaque jour en se rasant Ti da da ti tidadada, ti la Maghreb Space.